Au nom d'Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas Et qui te dira ce qu'est le fracas C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est C'est un feu ardent.